Unité 7, leçon 2, phonétique. Écoutez et notez si on parle d'une femme ou d'un homme. s o u l i g n e z les marques du féminin. 1. J'ai rencontré une étrangère. 2. J'ai parlé au médecin. 3. J'ai vu la secrétaire. 4. Je suis allé chez le boulanger. Cinq. Je veux voir la vendeuse. Six. Je connais une bonne architecte. Sept. J'aime bien cette actrice. Huit. J'ai parlé à l'étudiante. Neuf. Je connais le nom du directeur. 10. Je travaille avec une collègue gentille.